Je ne sais pas pourquoi je le meurs pour toi Qui ignore mon existence Tu as repoussé cet amour si grand Amour qui cause toutes mes souffrances Depuis le jour de notre dernier adieu Je mène une vie triste et misérable Des moments les plus délicieux Je ne puis me passer de toi Tu es la reine de mon cœur Tu tiens la clé de mon bonheur Le doux parfum de tes cheveux Jou revoit Le doux Parfum de tes cheveux Il faut que Jou revoit Cheveux Le manque Des joueurs Le doux Parfum de tes cheveux